Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 avril 2023. Voici les grands titres de cette édition. Le Burundi commémore ce jeudi 6 avril, le 29e anniversaire de la mort du président Cyprien à Les cérémonies ont vu la participation du numéro en Burundais, Evariste Daishimiye. Reportage à suivre dès le début de ce journal. L'impôt foncier ne doit pas être perçu par toutes les communes. Au regard des lois de 2000 et de 2016 sur la fiscalité communale, éclairage avec un consultant en fiscalité locale. Et les riverains de la réserve naturelle forestière de Vianda attendent avec impatience la concrétisation de la promesse du ministre en charge de l'environnement. Il s'agit de délimiter de façon claire cette réserve afin de mettre fin aux querelles entre eux et les gardes forestiers. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Oh le bon dit a commémoré ce jeudi le 29e anniversaire de la mort du président burundais Cyprien Algamira. Décès intervenu dans un crash d'avion de son homologue rwandais. d'alors, le président juvénal Javier Imana. Les cérémonies se sont déroulées à Bujumbura au monument des martyrs de la démocratie et ont été rehaussées par la présence du chef de l'État Évariste Ndayishimiye. Jean Dodieu, il a causé. Était là pour nous. Je suis Des cérémonies marquant la commémoration du 29e anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Hajarimira se sont déroulées au monument des martyrs de la démocratie en présence du président de la République du Burundi Évariste Ndayishimiye. Pour ces cérémonies, il n'y a pas eu de messe à mémoire du feu président comme d'habitude suite à la semaine sainte en cours pour les catholiques. Après avoir suivi le parcours du feu président, des gerbes de fleurs ont été déposées à sa tombe, en commençant par le président de la République du Burundi pour la part des Burundais, suivi par le représentant des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Burundi, les familles et les proches des victimes des événements de cette date, et enfin le tour des partis politiques accrédités au Burundi. Ces cérémonies ont été clôturées par l'écoute du discours prononcé par ce feu président le jour de son investiture. C'était un reportage de Jean de Dieu. Il a causé. Je venais de vous le dire dans le titre, l'impôt foncier n'est pas perçu dans toutes les communes du pays selon la loi sur la fiscalité communale de 2016. La, la loi de 2000, quant à elle, précise les circonscriptions territoriales autorisées à percevoir cet impôt foncier. Et ce sont entre autres les centres urbains et semi-urbains. Le consultant en fiscalité locale, Emile Amaningeshimana, dit que de ces deux textes de loi sont sous révision pour les adapter aux réalités du moment. On l'écoute. Au niveau de l'article 34 de cette loi, il est établi un impôt réel annuel sur les propriétés foncières bâties et les terrains constituant les dépendances immédiates et nécessaires des constructions situées dans les centres urbains et semi-urbains. Et cette même loi précise à quel niveau on doit percevoir C'est important. Et pour détecter les centres urbains, comment est-ce qu'on peut détecter ça Ça c'est prévu par le décret numéro 100 bar 111 du 31 juillet 2000 portant reclassification des centres urbains. Ça fait maintenant à peu près 23 ans que ce décret a été mis en place. J'ai appris dernièrement qu'on est en train de revoir ce décret pour que ça soit harmonisé puisqu'il y a eu beaucoup de changements dans 20 ans. Vous savez, il y a Là où il n'y avait pas de ville et qu'aujourd'hui il y a des villes, alors il y a les centres vocation urbaine Pendant ce moment, aujourd'hui ce sont des villes principales. Alors ce décret lui aussi devrait avoir été modifié. Et cela constituerait une euh, entrave pour le développement de certaines communes Certes oui, mais ce n'est pas ça seulement. Puisque quand quelque part ils ont une assiette fiscale qui est très vaste, Alors que dans d'autres cas, l'assiette fiscale est trop minime pour comprendre que le développement ne peut pas être harmonieux de la même manière. Ce qu'il faut faire, il faut que les lois soient revues. Il faut que la loi sur la réforme de la fiscalité soit revue. Je sais bien qu'il y a déjà le projet de loi portant modification de certaines dispositions de cette loi. Dans ce cas, peut-être que si, et seulement si, la nouvelle loi sortait, il y aura quand même quelques corrections, étant donné que pour le moment, les communes sont 42 par rapport à 119 qui existaient. Là aussi, pour faire ce, ce regroupage, on a tenu compte de la situation financière de ces communes. C'était le consultant en fiscalité locale, Émile Amani Neshimana, qui répondait aux questions de notre confrère Moïse Misago. Il est 13h02 à Bujumbura et sur Isang Captez écoutez la différence. Plus de 9000 réfugiés congolais du camp de Moussasa en Provence Ngozi disent ne pas comprendre comment vivre après la décision du programme alimentaire mondial de réduire de moitié les dents vivres. Ces Congolais entrevoient une détérioration de la situation indiquant que c'était même difficile pour la plupart d'entre eux de joindre le début du mois, car une minorité parmi eux ont une activité génératrice de revenus. Ils craignent aussi la recrudescence du vol dans les ménages et par conséquent une mauvaise cohabitation avec des voisins burundais. Ils demandent à cet effet au gouvernement et ses partenaires de tout faire pour qu'ils continuent à vivre. Apollinaire Muzakara. Ces réfugiés congolais du Kando Musasa en province Ngozi disent que la situation va empirer suite à la récente décision du programme alimentaire mondial Réduisant l'aide alimentaire jusqu'à 50 selon eux, même la ration qu'ils recevaient ne permettait pas de joindre les deux bouts d'une. Ils parvenaient, selon toujours eux, à couvrir seulement deux à trois semaines. Avec cette décision, ces Congolais disent donc ne pas comprendre comment vivre avec une ration qui couvre à peine une semaine. Vraiment, nous n'avons pas bien accueilli cette euh, décision, voir les conditions de vie des réfugiés dans lesquelles euh, on s'est trouvé même avant. Parmi eux. Disent-ils, il y en a qui ont des activités génératrices de revenus, mais une minorité, d'autres ne vivent que de cette idée du PAM. Ici, au camp, il y a tant d'activités génératrices de revenus, entre autres petits commerces, il y a les éleveurs. Mais c'est vrai, même avant, la vie des réfugiés n'était pas tout à fait euh, satisfaisante, voir euh, le contexte actuel, l'inflation, le problème de manque de carburant, ça a affecté énormément la vie des réfugiés, comme aussi les nationaux. Voir aussi cette décision de réduire à 50% les subsides alimentaires, vraiment, je dirais que c'est très, très, très horrible. Les réfugiés qui vivaient des aides alimentaires, euh, d'opam, aujourd'hui diminuaient, c'était dans 50%. Je ne vois pas comment est-ce que les réfugiés peuvent joindre les débuts du mois. En l'absence de cette aide, ces derniers risqueraient de commettre des vols dans les champs des Burundais voisins, explique t il. Ces Congolais demandent par conséquent au gouvernement burundais et ses partenaires plus d'efforts pour qu'ils puissent continuer à vivre. Il propose même la création des AGR en dehors du CR. Oui, actuellement, le gouvernement burundais a ouvert les portes pour les réfugiés qui se déplacent d'ici et là. Mais on demanderait que le gouvernement puisse ouvrir les brèches, les marchés euh, de travail aux jeunes réfugiés. Nous avons des diplômés, nous avons des jeunes qui ont des talents qui peuvent se prendre en charge dans des centres urbains. Les 50 réfugiés congolais se trouvant au Burundi, à savoir Moussa, Nyanganda, Kavumu, Gagriza et Kinahama, abritent actuellement plus de 50 000 réfugiés d'Ongozi, Apone, Muzagara, Radio et Merci à Apollinaire en rappelant que dans un communiqué la semaine dernière, le PAM a annoncé la réduction de moitié de ses, de ses rations d'aide alimentaire pour les réfugiés au Burundi, faute de financement et de la guerre en Ukraine et cela à partir du 1er avril 2023. Je l'avais dit dans les titres, les riverains de la réserve, la réserve naturelle forestière de Vianda voudraient que la commission récemment leur promise par le ministre en charge de l'environnement puisse enfin débuter ses travaux. Pour eux, c'est elle qui mettrait fin au querelle entre gardes forestiers et cultivateurs en délimitant clairement cette réserve. Léonard Nyonza, gouverneur de Lumongoé, promet d'introduire un rappel au ministère de tutelle Jean-Pierre Misago. Les rapatriés vivant aux environs de la réserve naturelle forestière d'Ovianda disent ne pas comprendre pourquoi il est toujours opposé aux écogardes, l'empêchant d'exploiter ce qu'il appelle propriété de ses ancêtres. Ses voisins, voisins abondent dans ce sens et voudraient que la commission promise par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions puisse effectivement commencer la délimitation de cette réserve, une opération qui mettrait fin aux incessantes querelles entre les agents de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, assurant la protection de cette réserve, et les cultivateurs des environs. Léonard Aniyoussaba, gouverneur d'Ormongue, lors de sa descente à Kigwena, dans les parages de cette réserve, promet d'introduire un rappel au ministère concerné Cette réserve à cheval sous les communes Vianda et Roumongué a été instituée en 1982 sur une superficie de 4670 hectares. Elle est actuellement menacée par les activités anthropiques selon les écogardes. Jean-Pierre Misago depuis Roumongué, Radio Isanganilo. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez Nous ouvrons la rubrique internationale de ce journal alors que le facilitateur de la région est-africaine pour la crise dans l'est de la RDC, ouro Kenyatta, a acté le déploiement effectif des contingents venus de quatre pays, Ouganda, Kenya, Soudan du Sud et Burundi. Il a évoqué la possibilité que les rebelles du M23 retournent à la table des négociations, ce que la RDC a refusé jusqu'ici. Car, bien que la date butoir du 30 mars pour un retrait total du M23 soit dépassée, l'ex-président Kenyan assure que les opérations suivent leur cours, que les rebelles du M23 se sont retirés des localités désormais occupées par les forces de la communauté d'Afrique de l'Est. Il s'agit de plusieurs agglomérations du Massissi, mais aussi de Mounagana. L'ex-président Kenyan annonce aussi les échéances à venir. Selon la feuille validée par la région, la dernière ville qui doit être rendue par le M23 devra être Kiwanja, Et le retrait est désormais prévu pour le 15 avril. En Éthiopie, c'était une étape importante et attendue de l'application de l'accord de paix de Pretoria. Le nouveau gouvernement civil de transition a pris officiellement ses fonctions ce mercredi à Mekele, la capitale du Tigré. Le nouveau président Getachew Ureda, conseiller politique du président sortant, va gouverner aux côtés de vice-présidents et d'un cabinet de 26 membres. Le précédent gouvernement régional n'était pas reconnu par le gouvernement fédéral. Il était en effet issu d'élections organisées en 2020 dans le Tigré, juste avant le début de la guerre, alors que le scrutin avait été reporté partout ailleurs dans la fédération en raison de la pandémie du Covid-19. Hors du continent africain, une onzième journée de grève et de manifestations contre le projet de réforme des retraites a lieu ce jeudi 6 avril en France. Alors que les chefs de file de l'intersyndical ont déploré mercredi l'échec de leur rencontre avec la première ministre Elisabeth Borne, le gouvernement refusant toujours de retirer son projet. Cette onzième mobilisation devrait montrer si le mouvement s'essouffle ou, ou au contraire rebondit alors que gouvernement et syndicat campent sur leur position. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que le Burundi commémore ce jeudi 6 avril, le 29e anniversaire de la mort du président Cyprien Nadia Mira. Les cérémonies ont vu la participation du numéro en Burundais, Evariste Ndaï et vous l'avez suivi de la part d'un consultant en fiscalité locale. L'impôt foncier ne doit pas être perçu par toutes les communes au regard des lois de, 2000 et de 2016, des textes qui sont sous révision aujourd'hui. Et les riverains de la réserve naturelle forestière de Vianda attendent avec impatience la concrétisation de la promesse faite par le ministre en charge de, de l'Environnement. Il a promis de mettre une commission qui devrait délimiter de façon claire le, cette réserve afin de mettre fin aux querelles entre ses cultivateurs et les gardes forestiers. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal avec intérêt. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Alphonse Koumimana. Au micro, Jean a passez une très bonne journée.